la princesse au petits pois. Il était une fois un puissant royaume. La reine de ce royaume avait tout ce qu'elle voulait. Elle était très possessive de son fils, qui était son seul fils. Elle entretenait son fils de la meilleure façon qu'il soit. Les plus beaux vêtements, de la fine cuisine, les meilleurs professeurs pour l'éduquer, et bien plus encore. Lorsque le prince fut en âge de se marier, La reine l'appela dans sa chambre. Un prince doit se marier avec une princesse, mais il doit la trouver lui-même. Garde quelques informations à l'esprit lorsque tu choisiras ta fiancée. Ne cherche pas juste un beau visage. Une princesse n'est pas juste une fille d'un roi et d'une reine. Ce doit être une fille délicate, intelligente et une fille gracieuse, sachant très bien s'habiller et qui se porte avec dignité. Plus important encore, La première chose que vous remarquerez chez une princesse, c'est qu'une vraie princesse a une voix similaire à un ange. Le prince attrouva ce que dit la reine et la reine l'autorisa à partir à la recherche d'une épouse. Le prince, accompagné de ses serviteurs, voyagea pendant plusieurs jours pour atteindre le royaume le plus proche. Il alla voir le roi et se présenta. Le roi était satisfait du prince puisqu'il était beau et poli. Le roi l'amena à sa fille qui n'était pas encore mariée. Le prince était enchanté de voir la belle princesse dans sa chambre. Ah. Elle étudiait un poème et était bien habillée. Bonjour, princesse Bonjour Le prince était choqué car la voix de la princesse craquait. Euh, vous allez bien Puis-je vous apporter un peu d'eau Non, non, je n'ai pas soif. Oh, d'accord. Continuez de lire votre poème « Je dois partir maintenant, il se fait tard. Heureux d'avoir fait votre connaissance !» Le prince était déçu pendant un certain temps, mais poursuivit son voyage jusqu'au prochain royaume. Il alla jusqu'au château et se présenta au roi. Le roi et la reine étaient enchantés de voir un prince aussi charmant, à tel point qu'ils lui proposèrent immédiatement de rencontrer la princesse. Le prince alla jusqu'à la chambre de la princesse. Il vit une belle princesse assise à la table à manger. « Elle prenait son repas. Le prince la salua. Elle ne le regarda même pas. Elle mangeait avec beaucoup d'appétit. « Princesse, vous semblez être occupée. Je vais vous laisser seule avec votre nourriture favorite. » Et le prince quitta le royaume. Après avoir voyagé plusieurs jours et dans plusieurs lieux, le prince n'arrivait pas à trouver celle qui lui convenait pour se marier. Il était déçu et retourna dans son royaume. Ses parents l'accueillirent. Il leur raconta toute l'histoire. Oh, quelle tristesse Mais je suis heureuse que tu sois rentré à la maison sans avoir choisi aucune de ces filles. J'en suis sûre, ta vie aurait été misérable après avoir épousé l'une d'elles. Le prince était d'accord avec la reine et retourna dans sa chambre. Il y avait un orage cette nuit-là. Le prince le regardait par la fenêtre de sa chambre. Il vit quelqu'un venir vers le château. On frappa à la porte. La servante ouvrit la porte. C'était une belle jeune fille. Elle était vêtue d'un gros manteau et était complètement trempée à cause de la pluie. Le prince descendit lorsqu'il entendit la douce voix de la jeune fille. Mon chauffeur s'est perdu avec cet orage. J'ai suivi la lumière de votre château. Auriez-vous l'amabilité de nous fournir un abri pour la nuit? Bien sûr! Vous êtes la bienvenue. Permettez-moi de prendre votre manteau. Le prince l'accueillit au château. Lorsque le prince prit son manteau, il pensa qu'elle était la plus belle jeune fille qu'il n'ait jamais vue. Il demanda à ses serviteurs de veiller sur la jeune fille et alla voir la reine pour l'en informer. La reine alla voir avec lui la jeune fille. Dès le premier regard, la reine ne l'aimait pas. « Ce n'est pas une princesse, fils Regarde sa robe boueuse et sale Elle n'a aucun serviteur avec elle !» « Et pourquoi une princesse voyagerait-elle sous cette forte pluie ?»« Mais, mère, jamais de ma vie je n'ai vu une jeune fille marcher avec tant de grâce !» La reine réalisa que le prince était tombé amoureux. Elle mit en place un plan pour se débarrasser d'elle, prouvant ainsi que ce n'était pas une princesse. « Je vais lui faire passer un test. Ce soir, nous lui offrirons un lit royal pour dormir. » « Et sous les dix matelas luxueux, je mettrai un petit poids Et si elle est une princesse, elle sera assez délicate pour sentir le petit pois. » Le prince avait confiance en sa mère. La reine ordonna ses servants de mettre le petit pois sous le lit de la jeune fille. Le prince escorta la jeune fille jusqu'à sa chambre. Une échelle était installée pour aller se coucher. Elle ne réussit pas à dormir de la nuit. La jeune fille se leva le matin et appela un serviteur. « Je suis très inquiète. S'il vous plaît, ne le dites pas au prince. Mais ce lit est affreux. C'est comme s'il y avait une brique à l'intérieur. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. » Le prince fut au courant de ce qu'avait dit la jeune fille. Il se précipita vers elle. « Vous êtes une vraie princesse, n'est-ce pas Oh S'il vous plaît, épousez-moi. Ah » Tant que je ne redore pas dans ce lit, je veux bien vous épouser. <rire> Le prince et la princesse se marièrent et vécurent 13 ans.